Colore le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe. i n de l'or, les murs Et c o u l e dans le fleuve. La fracture en m o l l e de singe, fraîche, blanche comme le linge. A jamais. I'm c a l o i メフラー。 ん、oh,